Tous mes gars se sont barrés J'ai perdu beaucoup trop de sang Je baigne dedans Je voulais être milliardaire Je me suis construit mon propre enfer Je suis respecté depuis 20 ans, on tremble devant mes enfants, j'ai entendu un coup de tonnerre, me voilà gisant par terre, à titre nerveux, pourtant sans haine. Du près de moi qui se ramène. finir son sale boulot Je suis seule à tirer les ficelles Je connaissais cette mode de chien Pas bien malin La trahison coule dans mes veines. De cet empire je suis la reine Il faut savoir se sacrifier Ce que j'ai fait, gdybym w tym momencie, w tym momencie, gdybym miał w